trente trente ne la panne de voiture la panne de voiture où est la station service la plus proche où est la station service la plus proche j'ai un pneu crevé j'ai un pneu crevé pouvez-vous changer le pneu pouvez-vous changer le pneu j'ai besoin de quelques litres de diesel. J'ai besoin de quelques litres de diesel. Je n'ai plus d'essence. Je n'ai plus d'essence. Avez-vous un jerrican Avez-vous un jerrican Où puis-je téléphoner Où puis-je téléphoner J'ai besoin d'un service de dépannage. J'ai besoin d'un service de dépannage. Je cherche un garage. Je cherche un garage. Un accident s'est produit. Un accident s'est produit. Où est le téléphone le plus proche Où est le téléphone le plus proche Avez-vous sur vous un téléphone portable Avez-vous sur vous un téléphone portable Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Appelez un médecin. Appelez un médecin. Appelez la police. Appelez la police. Vos papiers s'il vous plaît. Vos papiers s'il vous plaît. Votre permis de conduire s'il vous plaît. Votre permis de conduire s'il vous plaît. Votre carte grise s'il vous plaît. Votre carte grise s'il vous plaît.